Jeunet, tu es jaune et ensoleillé, tu tombes du ciel comme une météorite sur la terre. Surprise, personne ne t'avait attendu ce jour-là, tu annonces le printemps de ton parfum de soleil. Naissance, les, les abeilles sont sorties cet après-midi, éveil d'essence, balade, tout nous est permis. Jeunette, femme au grand âge de partage, tes r i d e s autour des yeux sont des soleils, des soleils d'émotion. Les saisons traversées, ta patience de nous donner des chants pour nous bercer, des chants pour nous faire danser, t o n valu notre plus belle dévotion. Aujourd'hui, les anges et toi, vous êtes mis d'accord comme un départ en fanfare, on annonce ta mort. Alors, de loin, tu m'écris ces mots, les oiseaux me les répéteront. N'attende pas d'aller au paradis pour goûter la joie qu'il y a ici. Envolons-nous, envolons-nous, marchons au loin de cette forêt de feuilles encore humides, de nos mille attentes, de nos troublantes émotions. Levons les yeux ensemble vers les branches de ce grand arbre. Qui nous accueille et nous dit, ici t'es chez toi!、Ah, ah. Laissons-nous faire, laissons-nous faire, éclaboussé par cette lumière, cette lumière qui nous sourit, cette lumière. エクウドの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の l 界 i 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の